2007, les dirigeants sont tous marqués par la bête. Tous les jours ils s'obstinent sans tête, mais viendra l'heure de la défaite. Judgment, ils ont fait du monde un grand échiquier. Une minorité se partage le pouvoir, voudrait nous mettre à leurs pieds. Almighty les fera payer. <rire> Judgment, la politique qu'ils mènent aujourd'hui c'est la même qu'hier. Ils parlent de progrès mais de quoi sont ils fiers? Pour moi le monde reste primitif. Les actes de ces primates n'ont rien de positif Mène ou Dabey ou Boucher radioactif Ce qui se passe n'est pas futif Les vampires sortent leurs gif. Almighty vivent en paix Chrétiens, musulmans et juifs J'ai pas de considération pour ceux qui utilisent la violence Pour répondre à la violence à tous ceux qui pensent unique Islamique ou d'Amérique Ce sont les fous de Dieu Face au foot du fric, Afghanistan, Irak, Liban, Palestine sont leurs terrains de jeu Pétrole, droite, terre et armes à feu sont les premiers en jeu Ils flottent sur Babylone comme une odeur de mort Le peuple est victime et subit le mauvais sort Mais combien encore leur faudra-t-il de corps La bas tout se transforme en feu et rien en or L'opinion mondiale s'endort, les états unis sont d'accord L'ONU fait de la figuration mais se fond dans le décor Le monde va mal, mon cœur est triste, mon âme pleure, dans mes yeux les là D'un système qui m'écoeure Et tous les jours nous le subissons Moi ça me fait comme des frissons à chaque attentat, à chaque missile, à chaque avion La politique qu'ils mène aujourd'hui C'est la même qu'hier Il parle de progrès mais de quoi sont-ils fiers Pour moi le monde reste primitif Les actes de ces primates n'ont rien de positif Mène la délu de radioactif Ce qui se passe n'est pas fictif. Les empaillas sortent leur gif Almighty En guerre, Mais qui sont nos alliés, qui sont nos adversaires Car dans les deux camps, ils tirent profit de la misère Et c'est ce qui se passe sur toute la planète Terre J'ai l'impression qu'on vit au Moyen-Âge En moi se mêlent ces sentiments de dégoût, de peur et de rage Alors qu'ils y croire dites-moi, les USA et leurs alliés Pour moi, les gendarmes du monde sont devenus fous alliés 3000 3000 victimes dans les tours Depuis combien en ont-ils tué, assassinés, torturés et enfermés Tout ça sans aucun motif légitime ta Taboudraï, Bakwan, Talamoh, dites-moi combien de crimes l'Afghanistan et l'Irak sont en ruine et combien d'innocents meurent sous vos bombes et vos mines Ce sont les mêmes qui donnent des leçons se disent y civilisés mais c'est avec les armes qu'ils s'arrangent pour mieux nous diviser. Le monde va mal, pourtant j'aime bien être optimiste mais c'est la guerre des extrémistes et ils sont tous terroristes on s'en fout qu'ils soient capitalistes ou islamistes des gens meurent par leur faute et prolonger la liste Mais ouais, bienvenue dans le troisième millénaire Tous ceux qui nous dirigent sont bien loin d'être des lumières Obscures, c'est ainsi que je vois l'avenir Pour les générations futures que vont-elles devenir